Édition de mars 2015. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Voici le survol de mes activités du 30 janvier au 26 février. Commençons par Radio Saint-François. Fidèle au poste, tous les jours, j'ai effectué des mises à jour des rubriques quotidiennes pour le stream des rubriques sur la page d'accueil du site web. J'ai aussi passé au crible La Presse de la région et diffusé les informations pertinentes sur Google+. Twitter et Facebook, ce qui m'amène à mentionner que la radio a désormais sa page Facebook. Il en va de même pour les éditions de l'Avenir, le PC Show avec Paul Cortomèche et Christian Martin, auteur jeunesse québécois. Mais revenons à Radio Haut-Saint-François. Une fois par semaine, j'ai réalisé la rubrique cinéma et parcouru les sites des municipalités du Haut saint françois en quête d'infos et réalisé les bulletins d'information. Aussi, une fois par mois, je réalise la rubrique des décès. En février, j'ai élaboré un nouvel horaire que j'ai abandonné rapidement parce qu'il était ingérable. Mais je sens que je devrais bientôt modifier la programmation actuelle, entre autres pour faire de la place pour une nouvelle émission que nous préparons, qui s'intitulera « Les belles rencontres ». Cette émission présentera des entretiens avec des gens du Haut-Saint-François, des artistes, mais aussi, j'espère, des personnes œuvrant dans d'autres sphères. Deux émissions sont dans la boîte, animées par Anne Bergeron. Enfin, le 18 février, publication du compte-rendu signé Sarah-Lynne Laroche de la soirée d'information du 11, organisée par Grémont à Dodgewell. Plus de détails sur le site de la radio. Dans le cadre de Radio Compteur, quatre nouvelles heures ont été ajoutées, soit les heures 5 à 8, présentant des aventures de Bomboran, Candy, Les Castors Juniors, Tintin, La Souris Verte, Bernard et Bianca, Colargole, Robin Desbois, Au Jardin de Pierrot, Le Loup et les Sept Biquets et Bobineau et Bobinette. Aussi, au cours du mois, une session de préparation de nouveaux matériels. Sporadiquement, j'ai effectué la mise à jour de la radio des éditions de l'Avenir. Je rappelle qu'elle diffuse les derniers chapitres, sections, parties, émissions des productions audio en cours. Du côté du podcast, il y a eu la réalisation de l'émission de février, les 30 et 31 janvier, dont la mise en ligne a été effectuée le 2 février. Puis, a suivi la production de l'émission hors série Radio Drama 1, qui fut présentée le 16 février. Elle offrait notre production de Grand-Père, qui est de moi, et je parlais de Les yeux de l'ange bleu, par Antoine Rouault, ainsi que de Scorched Earth, par I-35 Radio rap Plusieurs heures furent consacrées au résumé Perry Rodden. Préparation, enregistrement, montage pour les fascicules 130 à 139 du 1er au 5 février. Mise en ligne de l'épisode le 26. Début du script de la tranche suivante autour de la même date. Perry Rodden, Atlan et toute une équipe séjournent sur le satellite terrien de détection Maso-6 positionné dans l'espace intergalactique. Un remorqueur amène des croiseurs Raukla, gravement endommagés. Il a découvert un monde obscur, servant de base au bioposis, et baptisé Everblack. Pour le progrès de l'Est, j'ai complété la refonte de l'index des patronymes et débuté celle de l'index des lieux. Alors que la page 3 de l'édition du 29 septembre 1883 est apostée le 12 février, je travaillais sur la page 4, Script, préparation, enregistrement, édition, montage. Monsieur Edouard Parquette, hôtelier de la paroisse de Saint-Roch, a été condamné par le juge de police à 10 d'amende et aux frais liquidés à 10 $50 pour avoir donné un coup de poing à Monsieur Maheu, maire de la municipalité. C'est passablement cher pour un coup de poing. L'agent de police Cartier a rencontré, jeudi, pendant la nuit, un nommé... J'ai aussi poursuivi le travail sur la version audio de Les Relations des Jésuites. La quatorzième partie fut mise en ligne le 5 février et la quinzième fut enregistrée et éditée les jours suivants. Le 11 février, je plaçais sur audio cité la relation de 1626. Outre ces occupations, je n'ai point manqué, à mon tour, d'aller, les fêtes et dimanches, « Dire la messe aux Français, auxquels j'ai fait exhortation toutes les fois que j'y ai été. » Le père Brébeuf, de son côté, en faisait autant, et avons si bien avancé par la grâce de Dieu que nous avons gagné le cœur de tous ceux de l'habitation, avons fait faire des confessions générales à la plupart et avons vécu en très bonne intelligence avec le chef. On arrive au bout du projet « Nouvelles histoires extraordinaires » de Garen La version audio de Lionnerie, que j'ai interprété, vous a été offerte le 19. Entre-temps, j'avais scripté et enregistré la dernière nouvelle, le portrait ovale, et André Daniel Drouin se chargeait de rendre la deuxième, le démon de la perversité, qui sera diffusée en mars. « Ah, oh, abominable !» grogna à son altesse royale. « Combien voulez-vous » demanda l'artiste. « De son s'écria sa grâce. « Mille livres » dis-je en m'asseyant. « Hum, mes livres, » demanda l'artiste d'un air rêveur. « Mes livres, » dis-je. Euh, « C'est très beau, » dit-il en extase. « C'est mes livres, » dis-je. « Le garantissez-vous, » demanda-t-il. Du nouveau, du côté du PC et pour mèche. Carole, qui interprète Madame Coudon, m'a remis ses prises pour l'épisode 19. Et c'est du bonbon. J'ai effectué le relevé des téléchargements des productions audio des Éditions de l'Avenir, le 22. Bonne nouvelle, les résumés Perry Rodden, rédigés par Michel Van Reu, ont passé le cap des 4000 téléchargements. Aussi, la crémation, d'Aristine Fiatro, s'inscrit au tableau avec plus de 500 téléchargements. Volet écriture, j'ai terminé la première révision de la troisième aventure de Karl Linovi, intitulée « Le retour des jours sombres ». Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de travail à y apporter. Étrangement, avant la révision, je le pensais presque prêt pour publication. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai relevé plusieurs problèmes, dont deux ou trois de cohérence. J'ai commencé les corrections, mais le processus risque d'être long. Par curiosité, j'ai parcouru le site fiverr.com. J'avais lu en ligne qu'on pouvait se faire faire des premières de couverture pour 5$. À ce que j'ai vu, c'est vrai, mais l'on doit fournir l'illustration de couverture. À étudier plus longuement. Il y a eu un peu d'activité dans la boutique. Un envoi en France de documents datant de l'ère tantôt et la vente d'un exemplaire de Rio du Refuge à un lecteur de la région. Par ailleurs, j'ai ajouté à la liste des exemplaires neufs de la Gazette de Terrania. Début de l'ajout également des livres audio que nous avons réalisés au cours des ans. Enfin, celles et ceux qui veulent suivre mes activités presque en temps réel, vous pouvez le faire sur christianmartin.canalblog.com où j'ai ajouté les épisodes manquants du PC Show avec procure Mèche sous 04, version audio de mes textes. Fin de journée ici, 27 février 16h. J'apprends le décès de M. Lennoy Nimoy le Monsieur Spock de Star Trek. Je suis secoué. On s'aperçoit que l'on vieillit quand même les immortels de nos tendres années nous quittent. Bon voyage, Monsieur Nimoy. Et merci. Au courrier, bref missive d'André Borry, le 11 février, qui dit « Cette deuxième émission de l'année est toujours aussi intéressante que les autres. » Merci, André. Tirée de contes, anecdotes et récits canadiens d'André Philatro, Les éditions de l'Avenir présentent « La balance à pierre ». Pierre Matt est un boulanger résidant dans une paroisse du Nord. Il a parmi ses clients un nommé Joseph Latulippe, un habitant qui a plusieurs vaches et qui vend le beurre qu'il fait parmi les gens du village. Ce dernier ne paie jamais de pain au boulanger, mais en revanche, il lui fournit du beurre par paquet de trois livres chaque fois qu'il en a besoin. Cet échange durait depuis plusieurs années et il n'y avait jamais eu de règlement de compte entre les deux copains qui se traitaient en amis. Le boulanger avait un petit air narquois qui l'agaçait beaucoup. Il cherchait un moyen de lui remettre ce procédé inqualifiable. En dehors de cette légère circonstance, Pierre faisait toujours preuve d'une politesse exagérée envers son vieux camarade qui lui rendait l'appareil. Ils avaient grandi côte à côte, continuant à s'estimer réciproquement. Cependant, Joe était toujours à la recherche d'un moyen de scier Pierre sans qu'il pût s'en formaliser. Un bon jour, il crut avoir trouvé le joint et il résolut de mettre de suite son projet à exécution. La première fois qu'il rencontra son ami, il l'arrêta et lui dit ceci, Mon ami Pierre, tu voudrais bien me permettre une remarque que je fais sans mauvaise intention. Ce n'est pas pour te blesser que je vais te dire ça, mais il y a longtemps que ça me chuchote. Et je voulais te le dire plus vite, mais ça me coûtait trop de peur de te faire de la peine. Mais tu sais, je suis bien patient et je ne voulais pas briser nos relations amicales. Ton pain pèse pas le poids. Ah vrai? <rire> ben, ça ne m'étonne pas, parce que tu sais bien que je j'ai pas de balance. Comment fais-tu ton compte pour ne pas te tromper sur le poids de ta marchandise, de C'est bien simple. J'ai planté un piquet et j'ai mis une barre en travers. Comme ça. J'ai pris ensuite des ficelles que j'ai attachées à deux espèces de soucoupes. Comme ça. Mon pain est supposé peser trois livres. Ton paquet de beurre aussi. Quand je reçois ton beurre, je le mets dans une des soucoupe et je mets le pain dans l'autre. Ça balance toujours. Tu vois, c'est bien simple. Bonjour, ici Jean-Seb, et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveautés du podcast audio des éditions de l'Avenir, bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Ça paraît-tu qu'au Québec, il fait frais en calvette, vête gelé mur à mur. Il fait tellement froid, là, je vous mens pas, cette année, là, je suis obligé de mettre les bûches dans le four avant de les mettre dans le poêle. Ça n'a aucun bon sens. Mais c'est pas grave, on est des Québécois, on est fait fort. Aujourd'hui, je vous passe trois podcasts rapidement, puis un bonbon pour finir. Le premier rapido, Rendez-vous numérique, un podcast incontournable tant pour les profanes qui désirent prendre le pouls des nouveautés de l'actualité de l'univers numérique actuel que ceux qui sont de réels geeks de la communauté et du marketing des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, etc., animés par trois consultants en communication numérique, soit Benoît Chamontin, que vous pouvez retrouver sur geeksandcom.com, g e e k s a n d c o -M. Il y a Sébastien Gagnon, que vous pouvez retrouver sur sébastiengagnon.com et Benoît Descaries sur descaries avec un Y.com. Je vous cite leurs pages de blog respectifs, car ils sont tous trois aussi incontournables que leurs podcasts. Ces gars-là sont à la fine pointe des nouvelles qui se passent sur le web, sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'en vient. Ils sont vraiment au courant, ces gars-là sont extrêmement actifs. C'est leur métier à eux. Je ne sais pas comment vous en dire plus. Ils sont top-notch. Je vous laisse écouter ça quelques secondes deux ou trois versions, on ne sait pas. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce à ce niveau-là, mais c'est certain que tout ce qui est euh, au niveau mobilité va, euh, va probablement être euh, fortement influencé par euh, l'acquisition d'accompli. Euh, Puisqu'on est dans les rachats, euh, et je ne l'ai pas mis dans le, dans, dans le conducteur de notre, de notre podcast, il euh, y a Intel qui a acheté euh, Passwordbox. Euh, ouais. Et euh, à mon avis, c'est très intéressant d'en parler parce qu'il y a quelques semaines, on vous parlait des gestionnaires de mots de passe euh, qui facilitent votre vie. Mon deuxième cheval de course sur les blocs de départ, il s'agit de Le Grand Cru des Podcasts, avec Simon Pascal, Marc-André et Olivier. De quoi qu'ils parlent eux autres? De vin, ils connaissent ça. C'est des amateurs, mais j'aurais pas peur de les faire passer dans une grande station de radio. C'est fantastique, ces gars-là connaissent le vin, connaissent toutes sortes de termes, À chacun des podcasts, ils dégustent des vins pour nous. Juste à consulter aussi leur page web pour connaître leur description des vins dont ils ne s'éternisent pas nécessairement en ligne sur le podcast. Ces gars-là nous jasent de vins. Je vous invite à aller les écouter. Vous voulez connaître un peu plus qui ils sont? Nous avons passé Simon Pascal en entrevue dans le cadre de Parlons Balado, épisode 25, un moment de pur bonheur. Je vous fais écouter ici de quoi ça peut avoir l'air. Le petit vin euh, grec là, de Santorini, okay. qui est un achat incontournable. Combien? Là, à chaque ça? année, à environ 20 je vais vous trouver avec ça exactement maintenant. Vas-y, euh... trouve-nous ça. T'es sur le site de la je suis sur le site de la SAQ. Ou... Ouais, de la SAQ. Ouais, Donc, ouais. Argyros Astico, on m'excuse mon grec, 2013, à 22 <rire> C'est en rouge ou en blanc? C'est en blanc. Okay. La Grèce produit les meilleurs rapports de qualité prix en blanc. Ça, c'est incontournable. C'est vrai qu'ils sont bons. Hein. Donc, euh, si vous avez la chance de vous procurer des vins blancs grecs, entre 20 et 30 dollars, vous allez tomber sur le, le cul. Hey, c'est fou, pareil. On est déjà rendu dans 2013. Hein. Mon troisième petit bonheur pour aujourd'hui, <rire> le petit bonheur. Animé par Chuck et ses amis... J'ai essayé de les dénombrer. Guillaume, Pierre-Olivier, Marilyn, Anthony, Patricia, Sarah, Alexandrine, Nick, Nathaniel, Raphaël, il doit en avoir d'autres. j'ai pas pu toutes les retracer. Ces amis-là sont pas toutes là en même temps, on s'entend, mais c'est une gang de chums qui, à chaque jour, depuis le mois de novembre 2014, font un podcast. Ils sont déjà rendus à une cinquantaine de podcasts. C'est phénoménal. De quoi qu'ils parlent? Rien à dire là-dessus. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est super. J'adore. Vous pouvez leur soumettre un sujet. Ils le pigent et ils en jasent comme ça. Ça peut se passer le matin, le soir, la nuit, le jour. Quand on parle de podcast, de monde qui s'amuse, C'est absolument ça. Il n'y a à peu près rien de structuré. Pour les puristes du son, aïe aïe, il y a parfois que ça accroche les oreilles, mais c'est fantastique. Pour moi, du podcasting, c'est en plein ça. On part le micro à peu près n'importe quand et on enregistre. Pour vos douces oreilles, je vous laisse écouter un petit quelques secondes. Vas-y Guillaume, c'est quoi, troisième... quoi le dernier sujet du petit bonheur? Les conversations <rire> nocturnes. Ouais. Ouais. Hey, Qu'est-ce <rire> qu'on fait en ce moment? Des conversations nocturnes. OK, faites du sujet. Bonne semaine. On peut-tu dans le fond, pourquoi on fait une conversation nocturne présentement? Quel est le contexte, Marilyn? C'est un podcast. Oui, et nous enregistrons... Un podcast. dehors. dans la nuit. C'est ça, le lien avec les conversations. Aujourd'hui, on est dehors, dans la cour de Guillaume. Guillaume qui a eu l'immobilité de nous prêter son patio. Puisqu'on est des amis pour la vie. Mon petit bonbon du jour, on est déjà rendu là, DQQPB, de quoi qu'on parlerait bien. C'est animé par Félix Turcotte et Mélanie Huneau. J'ai eu quelques interactions avec Félix, j'ai eu des réponses extraordinaires. Mélanie Huneau, c'est elle qui a eu l'idée de faire le podcast, c'est une professionnelle de l'enseignement en langue française, conseillère pédagogique à Montréal et possède une maîtrise en didactique des langues et enseigne également à l'UCAM. C'est une personne extraordinaire, aussi drôle qu'intelligente, ouverte, sympathique. Elle a vraiment un esprit vif. Et elle est célibataire. Félix Turcotte vit de sa plume. Il écrit de l'humour. Il a été auteur à ses quoi? a écrit pour des projets télé, dont l'émission Jeunesse Med à VRAC 2. Il écrit aussi des chroniques pour le magazine FA. Et si vous désirez devenir ami avec lui, il est très ouvert sur Facebook. C'est un podcast qui parle de tout et de rien, mais surtout de rien. Ils essaient de couvrir des sujets qui les touchent dans le monde des arts. Au fil du temps, Ils ont surtout parlé d'humour, car c'est un domaine où ils connaissent beaucoup de monde. Mais ils essaient aussi de couvrir l'univers de la musique, de la TV, des spectacles, du cinéma, de la littérature. Et c'est fantastique, je les adore. C'est digne de Radio-Canada. Ils ont reçu à ce jour les denis Drolet. De Just to buy My Love, Les Appendices, Kim Lisotte, Isabelle Ménard, Louis T., Catherine Etienne, l'extraordinaire blogueuse de Urbania, Didier Lambert, Laurent Lassalle, le rédacteur en chef de Branchez-vous, etc. Le podcast a vu le jour en octobre 2013, donc un autre petit nouveau, parce qu'il trouvait que leur soirée était vraiment drôle et qu'il n'en revenait pas que le monde ne puisse pas en profiter. Une autre belle occasion de faire un podcast. Ils ont déjà plus de 26 épisodes de faits. En général, ils font à peu près une émission par semaine. L'été, ils prendront une pause, mais seront sûrement présents pour le ZooFest et pour le festival Juste pour Rire. Alors, comment ça se passe? Ils invitent des gens, des amis, des connaissances, des inconnus, des célébrités pris sur le net ou sur la scène. Et ils déconnent d'un bout à l'autre. C'est vraiment cool. La structure un peu de l'émission, ça commence par une introduction, où est-ce qu'on lui présente l'invité. Ils font une entregraphie, donc un doux mélange de biographie et d'entrevue. Le mot de la semaine. Ensuite, Mélanie nous trouve un mot de la semaine et ils en jasent. Souvent, ils en rient. <rire> Ensuite, il y a le sketch de Félix. Critique cinéma, personne qui l'appelle, entrevue avec des chanteurs québécois connus qui répondent avec leurs chansons, c'est vraiment comique. Il y a les éphémérides. Et dès maintenant, il y a aussi un radio roman qui se déroule dans le futur. Je vous invite à écouter, c'est vraiment super. Ensuite, il y a une petite chronique de leur invité s'il y a lieu. Les potins de la semaine. Et ensuite, ils passent à la conclusion. C'est un peu le topo de leur émission. Je vous fais écouter quelques secondes de quoi ça peut avoir l'air. C'est totalement déjanté et j'adore. Et surtout, n'oubliez pas d'aller liker leur page Facebook. J'ai des choses à vous dire. Ben, on l'écoute sur. Oui. Bon. Donc, le lémurien. Le lémurien a des sous-espèces, si vous voulez. C'est comme c'était les chats. Dans les chats, il y a toutes sortes d'espèces. Y scotch. Oui, non, je comprends. Y oui. Non, scotch. Oui. C'est particulier. Ah, oh, c'est bien. Si bon, je suis OK, alors... <rire> et On fait une son espèce, hein, espèce hein, à lui... Oui. Attendez, j'ai des mots difficiles à dire. Donc, son espèce, c'est lémur-cata. Ah! Oh! Oui, Qu'on appelle aussi maki-mokoko. Oh, à ne pas mais... confondre avec le député de Bourget, Makakoto. <rire> non, mais voyons donc... <rire> Ah, ne pas confondre. Ah, non. J'ai aussi un émurien. Oh! Alors je répète, maca n'est pas mort. <rire> mais c'est ça. La marionnette, c'est pas la marionnette, c'est l'animal. Il, il, il y avait 20, 20 ans. Il y avait, oh, il y avait la marionnette, mais il y avait également l'animal. Non, non, mais il y avait the real thing, là. The, real thing. The, real thing. the real thing. Even better than the real thing. C'est ça. C'est tout. Ben, ça fait le tour des morts. Hey, J'ai un euh... quiz pour Laurent. Non, oh, oh, oh, oh, oh. mais sinon, une autre, explique-moi comment on peut nous écouter, parce qu'il y a encore des gens qui se demandent comment faire... Ben S'ils nous écoutent, qu'ils ont trouvé comme <rire> ça. <une solution. rire> les non, mais autres... non, non, attends. Non, non, il y en a, y y an, y en a qui ne comprennent pas la vie, puis qui payent, ils passent notre euh, post Facebook, oui. ils, ils écoutent les cinq premières minutes, puis ils se rendent compte que ça dure une heure, puis qui ont euh, des couches à changer ou l'hypothèse à faire. Bon. Mais il y a d'autres façons. Vous pouvez toujours revenir sur notre page Facebook pour écouter l'émission. Vous pouvez aller aussi sur iTunes. iTunes. Euh, ça, c'est un peu compliqué. Là, il faut avoir l'application podcast, puis s'abonner. Mais est abonner, pas pis... ben non, mais imagine, c'est de la misère à nous retrouver, c'est un peu compliqué pour eux. S'ils trouvent ça compliqué, ils vont trouver l'émission plate. Ouais. Ben, ben, mais non, mais c'est pas, pas ça compliqué. Pas non. sur iTunes, tu tapes. Mais là, c'est ça, je me demande. Est-ce ouais. qu'on tape DQQPB? Je pense qu'il faut pouvez écrire pouvez... « de quoi qu'on puis le oui. reste apparaît tout seul. Exactement, « de quoi con. Ou Je qu ne sais pas, il <rire> faudrait essayer vous les deux. arranger <rire> ça? Il ah faudrait mais, essayer y les, y les y deux. Écrivez, y écrivez. Y en tout y y cas, y on pourrait, je ça On pourrait. On va essayer de simplifier, ouais, ouais. essayer de simplifier ouais. ça. Mais sinon, je on voit notre logo, deux. puis on peut s'abonner. On fasse, puis Puis là, tout automatiquement, aussitôt qu'il y a un nouveau podcast, ça apparaît dans votre application. Puis vous pouvez aussi vous abonner à d'autres podcasts fort intéressants ou des émissions de radio à Radio-Canne. Ils sont à peu près tous, tous là. Tell Surtout que... la sphère. La sphère. La sphère. Bon, Mathieu <rire> la sphère, va être content. La que aimes la sphère, que tu m'en passes souvent. Ça s'appelle comment donc? La soirée est encore jolie. Oui, oui. Ah oui. Avec les cheveux à votis. Je ne me peux plus. Ça. Tellement Et en plus... jaloux de ses cheveux. Oui. Puis en plus, ouais. cette année, c'est deux fois par semaine. Oui. Deux heures de temps. Ça, ça, comble, ça comble mes soirées. Voilà, ça a passé rapidement cette semaine. Un vrai coup de vent. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. À vous, les studios. Merci Jean-Seb. Subite de Le mystère de la Chambre jaune, roman policier de Gaston Leroux, réalisé avec Fred, K00, KL et Stanley. Dans l'épisode précédent, on nous présente euh, Rouletabille, comment il a fait sa renommée, comment il fut engagé comme journaliste, comment il s'impliqua dans l'affaire de la Chambre jaune. Chapitre 3. Un homme a passé comme une ombre à travers les volets. Une demi-heure plus tard, nous étions, rouletabille et moi, sur le quai de la gare d'Orléans, attendant le départ du train qui allait nous déposer à Épinay-sur-Orge. Nous vîmes arriver le parquet de Corbeil, représenté par M. de Marquet et son greffier. M. de Marquet avait passé la nuit à Paris avec son greffier pour assister à la scala, à la répétition générale d'une revuette dont il était l'auteur masqué et qu'il avait signé simplement Castigaridando. M. de Marquet commençait d'être un noble vieillard. Il était à l'ordinaire, plein de politesse et de garantise, et n'avait eu toute sa vie qu'une passion, celle de l'art dramatique. Dans sa carrière de magistrat, il ne s'était véritablement intéressé qu'aux affaires susceptibles de lui fournir au moins la nature d'un acte. Bien que, décemment apparenté, il eût pu aspirer aux plus hautes situations judiciaires, il n'avait jamais travaillé en réalité que pour arriver à la romantique porte Saint-Martin ou à l'Odéon pensif. Un tel idéal l'avait conduit, sur le tard, à être juge d'instruction à Corbeil et à signer Castigat Ridendo, un petit acte indécent à la Scala. L'affaire de la Chambre jaune, par son côté inexplicable, devait séduire un esprit aussi littéraire. Elle l'intéressa prodigieusement, et monsieur de Marquet s'y jeta Moins comme un magistrat avide de connaître la vérité que comme un amateur d'imbroglio dramatique dont toutes les facultés sont tendues vers le mystère de l'intrigue et qui ne redoute cependant rien tant que d'arriver à la fin du dernier acte où tout s'explique. Ainsi, dans le moment que nous le rencontrâmes, j'entendis Monsieur de Marquet dire avec un soupir à son greffier « Pourvu, mon cher M. Malone, pourvu, « Que cet entrepreneur, avec sa pioche, ne nous démolisse pas un aussi beau mystère. »« N'ayez crainte, répondit Monsieur Malen. »« Sa pioche démolira peut-être le pavillon, mais elle laissera notre affaire intacte. J'ai tâté des murs et étudié plafond et plancher, et je m'y connais. On ne me trompe pas. Nous pouvons être tranquilles. » « Nous ne serons rien. » Ayant ici rassuré son chef, M. Malen nous désigna d'un mouvement de tête discret à M. de Marquet. La figure de celui-ci se renfrogna, et comme il vit venir à lui Rouletabille qui déjà se découvrait, il se précipita sur une portière et sauta dans le train en jetant à mi-voix son greffier. « Surtout, pas de journaliste. » M. Malen répliqua. « Compris. » Arrêta Rouletabille dans sa course Il eut la prétention de l'empêcher de monter dans le compartiment du juge d'instruction. Pardon, messieurs. Ce compartiment est réservé. Je suis journaliste, monsieur. Rédacteur à l'époque. Fit mon jeune ami avec une grande dépense de salutations et de politesses. Et j'ai un petit mot à dire à monsieur de Marquet. Monsieur de Marquet est très occupé par son enquête. Oh, son enquête m'est absolument indifférente. Veuillez le croire. « Je ne suis pas, moi, un rédacteur de chiens écrasés. » déclara le jeune Rouletabille, dont la lèvre inférieure exprimait alors un mépris infini pour la littérature des faits diversiers. « Je suis courrieriste des théâtres Et comme je dois faire, ce soir, un petit compte-rendu de la revue de la Scala... »« Montez, monsieur, je vous en prie. » fit le greffier s'effaçant. Rouletabille était déjà dans le compartiment. Je l'ai suivi. Je m'assis à ses côtés. Le greffier monta et ferma la portière. Monsieur de Marquet regardait son greffier. Oh, monsieur. Député Rulthabey. N'en veuillez pas à ce brave homme si j'ai forcé la consigne. Ce n'est pas à Monsieur de Marquet que je veux avoir l'honneur de parler. C'est à Monsieur Castigarredendo. Permettez-moi de vous féliciter en tant que courrieriste théâtral à l'époque et Rouletabille, m'ayant présenté d'abord, se présenta ensuite. M. de Marquet, d'un geste inquiet, caressait sa barbe en pointe. Il exprimant quelques mois à Rouletabille qu'il était trop modeste auteur pour désirer que le voile de son pseudonyme fût publiquement levé, il espérait bien que l'enthousiasme du journaliste Pour l'œuvre du dramaturge, n'irait point jusqu'à apprendre aux populations que M. Castigarte ridando n'était autre que le juge d'instruction de Corbeil. « L'œuvre de l'auteur dramatique pourrait nuire, » ajouta-t-il, après une légère hésitation, à l'œuvre du magistrat. « Surtout en province, où l'on est resté un peu routinier. » Oh, comptez sur ma discrétion s'écria rouletabille en levant des mains qui attestaient le ciel. Le train s'ébranlait alors. « Nous partons, » fit le juge d'instruction, surpris de nous voir faire le voyage avec lui. « Oui, monsieur, la vérité se met en marche, » dit en souriant aimablement le reporter. « En marche vers le château du Glandier. Belle affaire, monsieur de Marquet, belle affaire. »« Obscure affaire. Incroyable. » Insondable Inexplicable affaire Et je ne crains qu'une chose Monsieur Rouletabille C'est que les journalistes se mêlent De la vouloir expliquer Mon ami sentit le coup droit Oui fit il simplement Il faut le craindre Il se mêle de tout Quant à moi Je ne vous parle que parce que le hasard Monsieur le juge d'instruction Le pur hasard m'a mis sur votre chemin, et presque dans votre compartiment. Où allez-vous donc demanda Monsieur de Marquet. Au château du Glandier. Puis, sans broncher Rouletabille. M. de Marquet sursauta. Vous n'y entrerez pas, M. Rouletabille. Vous vous y opposerez fit mon ami, déjà prêt à la bataille. Que non pas J'aime trop la presse et les journalistes pour leur être désagréable, en quoi que ce soit. « Mais Monsieur Stengerson a consigné sa porte à tout le monde. »« Et elle est bien gardée. »« Pas un journaliste, hier, n'a pu franchir la grille du glandier. »« Tant mieux. »« Répliqua Rouletabille. J'arrive bien. » Monsieur de Marquet se pinça les lèvres et parut prêt à conserver un obstiné silence. Il ne se détendit un peu que lorsque Roultabille ne lui eut pas laissé ignorer plus longtemps... « Que nous nous rendions au glandier pour y serrer la main d'un vieil ami intime, déclara-t-il, en parlant de Monsieur Robert Darzac, qu'il avait peut-être vu une fois dans sa vie. »« Ce pauvre Robert, » continua le jeune reporter, « ce pauvre Robert, il est capable d'en mourir. Il aimait tant, Mlle Stangerson. La douleur de Monsieur Robert Darzac fait, il est vrai. Peine à voir. » Laissa échapper comme un regret Monsieur de Marquet. Mais il faut espérer que Mlle Stangerson sera sauvée. Espérons-le. Son père me disait hier que, si elle devait succomber, il ne tarderait point quant à lui à l'aller rejoindre dans la tombe. Quelle perte incalculable pour la science. La blessure à la tempe est grave, n'est-ce pas? Évidemment. Mais c'est une chance inouïe qu'elle n'ait pas été mortelle. Le coup a été donné avec une force. Ce n'est donc pas le revolver qui a blessé Mlle Stangerson. Rouletabille en me jetant un regard de triomphe. Monsieur de Marquet parut fort embarrassé. Je n'ai rien dit. Je ne veux rien dire. Je ne dirai rien. Il se tourna vers son greffier comme s'il ne nous connaissait plus. Mais... On ne se débarrassait pas ainsi de Rouletabille. Celui-ci s'approcha du juge d'instruction et, montrant le matin qu'il tira de sa poche, il lui dit ⁇ Il y a une chose, monsieur le juge d'instruction, que je puis vous demander sans commettre d'indiscrétion. Vous avez lu le récit du matin Il est absurde, n'est-ce pas Pas le moins du monde, monsieur. Et quoi La chambre jaune n'a qu'une fenêtre grillée dont les barreaux n'ont pas été décelés, et une porte que l'on défonce, et l'on n'y trouve pas l'assassin. C'est ainsi, monsieur, c'est ainsi. C'est ainsi que la question se pose. Rouletabille ne dit plus rien, et partit pour des pensées inconnues. Un quart d'heure, ainsi, s'écoula. Quand il revint à nous, il dit, s'adressant encore au juge d'instruction, « Comment était ce soir-là la coiffure de Mademoiselle Stangerson ?»« Je ne saisis pas, fit Monsieur de Marquet. »« Ceci est de la dernière importance. »« Répliqua Rouletabille. Les cheveux en bandeau, n'est-ce pas ?»« Je suis sûr qu'elle portait ce soir-là, le soir du drame, les cheveux en bandeau. »« Eh bien, Monsieur Rouletabille, vous êtes dans l'erreur, » répondit le juge d'instruction. « Mademoiselle Stangerson était coiffée ce soir-là » Les cheveux relevés entièrement en torsade sur la tête. Ce doit être sa coiffure habituelle. Le front entièrement découvert, je puis vous l'affirmer, car nous avons examiné longuement la blessure. Il n'y avait pas de sang aux cheveux, et l'on n'avait pas touché à la coiffure depuis l'attentat. Vous êtes sûr Vous êtes sûr que Mlle Stangerson, la nuit de l'attentat, n'avait pas la coiffure en bandeau Tout à fait certain, continua le juge en souriant, car, justement, j'entends encore le docteur me dire, pendant que j'examinais la blessure, C'est grand dommage que Mlle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front. Si elle avait porté la coiffure en bandeau, le coup qu'elle a reçu à la tempe aurait été amorti. Maintenant, je vous dirai qu'il est étrange que vous attachiez de l'importance. Oh, si elle n'avait pas les chevaux en bandeau, gémit Rouletabille. Où allons-nous Où allons-nous Il faudra que je me renseigne. Et il eut un geste désolé. Et la blessure à la tempe est terrible, demanda-t-il encore. Terrible. Enfin, par quelle arme a-t-elle été faite Ceci, monsieur. « Et le secret de l'instruction »« Avez-vous retrouvé cette arme ?» Le juge d'instruction ne répondit pas. « Et la blessure à la gorge ?» Ici, le juge d'instruction voulut bien nous confier que la blessure à la gorge était telle que l'on pouvait affirmer, de l'avis même des médecins, que si l'assassin avait serré cette gorge quelques secondes de plus, Mlle Stangerson mourrait étranglée. L'affaire telle que la rapporte le matin Reprit Rouletabille, acharné Me paraît de plus en plus inexplicable Pouvez-vous me dire monsieur le juge Quelles sont les ouvertures du pavillon Portes et fenêtres <coughs> Il y en a cinq Répondit monsieur de Marquet Après avoir toussé deux ou trois fois Mais ne résistant plus au désir Qu'il avait d'étaler tout l'incroyable mystère De l'affaire qu'il instruisait Il y en a cinq, dont la porte du vestibule, qui est la seule porte d'entrée du pavillon, porte toujours automatiquement fermée, et ne pouvant s'ouvrir, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, que par deux clés spéciales qui ne quittent jamais le père Jacques et M. Stangerson. Mademoiselle Stangerson n'en a point besoin puisque le père Jacques est à demeure dans le pavillon et que, dans la journée, elle ne quitte point son père. Quand ils se sont précipités tous les quatre dans la chambre jaune dont ils avaient enfin défoncé la porte, la porte d'entrée du vestibule elle, était restée fermée comme toujours et les deux clés de cette porte étaient l'une dans la poche de monsieur Stengerson, l'autre dans la poche du père Jacques. Quant aux fenêtres du pavillon, elles sont quatre. L'unique fenêtre de la chambre jaune, les deux fenêtres du laboratoire et la fenêtre du vestibule. La fenêtre de la chambre jaune et celle du laboratoire donnent sur la campagne seule la fenêtre du vestibule donne dans le parc c'est par cette fenêtre là qu'il s'est sauvé du pavillon s'écria Rouletabille. comment le savez-vous fit monsieur de Marquet en fixant sur mon ami un étrange regard nous verrons plus tard comment l'assassin s'est enfui de la chambre jaune répliqua Rouletabille. Mais il a dû quitter le pavillon par la fenêtre du vestibule. Encore une fois, comment le savez-vous Hé, hey, mon Dieu, c'est bien simple. Du moment qu'il ne peut s'enfuir par la porte du pavillon, il faut bien qu'il passe par une fenêtre. Et il faut qu'il y ait au moins, pour qu'il passe, une fenêtre qui ne soit pas grillée. La fenêtre de la chambre jaune est grillée, parce qu'elle donne sur la campagne. Les deux fenêtres du laboratoire doivent l'être certainement pour la même raison. Puisque l'assassin s'est enfui, j'imagine qu'il a trouvé une fenêtre sans barreaux. Et ce sera celle du vestibule qui donne sur le parc. C'est-à-dire à, à l'intérieur de la propriété. Cela n'est pas sorcier. Oui, fit Monsieur De Marquet. Mais ce que vous ne pourriez deviner, c'est que cette fenêtre du vestibule qui est la seule, en effet, à n'avoir point de barreau, possède de solides volets de fer. Or, ces volets de fer sont restés fermés à l'intérieur par leurs loquets de fer et cependant, nous avons la preuve que l'assassin s'est, en effet, enfui du pavillon par cette même fenêtre. Des traces de sang « sur le mur à l'intérieur et sur les volets, et des pas sur la terre, « des pas entièrement semblables à ceux dont j'ai relevé la mesure dans la chambre jaune, « attestent bien que l'assassin s'est enfui par là. »« Mais alors, comment a-t-il fait, puisque les volets sont restés fermés à l'intérieur Il a passé comme une ombre à travers les voleurs. Et enfin, le plus affolant de tout, n'est-ce point la trace retrouvée de l'assassin au moment où il fuit du pavillon quand il est impossible de se faire la moindre idée de la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune, ni comment... Il a traversé forcément le laboratoire pour arriver au vestibule. Ah, oui, monsieur Rouletabille, cette affaire est hallucinante. C'est une belle affaire, allez, et dont on ne trouvera pas la clé d'ici longtemps, je l'espère bien. Vous espérez quoi, monsieur le juge d'instruction Monsieur de Marquet rectifia. Euh, « Je ne l'espère pas. Je le crois. »« On aurait donc refermé la fenêtre, à l'intérieur, après la fuite de l'assassin ?» demanda Rouletabille. Évidemment. Voilà ce qui me semble pour le moment naturel, quoique inexplicable. Car il faudrait un complice, ou des complices, et je ne les vois pas. » Après un silence, il ajouta. Ah, si mademoiselle Stangerson pouvait aller assez bien aujourd'hui pour qu'on l'interrogeât ?» Rouletabille, poursuivant sa pensée, demanda... « Et le grenier Il doit y avoir une ouverture au grenier. »« Oui, je ne l'avais pas compté en effet. Cela fait six ouvertures. Il y a là-haut une petite fenêtre, plutôt une lucarne, et... Comme elle donne sur l'extérieur de la propriété, M. Stangerson l'a fait également garnir de barreaux. À cette lucarne, comme aux fenêtres du rez-de-chaussée, les barreaux sont restés intacts et les volets, qui s'ouvrent naturellement en dedans, sont restés fermés en dedans. Du reste, nous n'avons rien découvert qui puisse nous faire soupçonner le passage de l'assassin, dans le grenier. Pour vous, donc, il n'est point douteux, monsieur le juge d'instruction, que l'assassin s'est enfui, sans que l'on sache comment, par la fenêtre du vestibule. Tout le prouve. Je le crois aussi. Obtempéra gravement rouletabille. Puis, un silence, il reprit. Si vous n'avez trouvé aucune trace de l'assassin dans le grenier, comme par exemple ces pas-noirâtres que l'on relève sur le parquet de la chambre jaune, vous devez être amené à croire que ce n'est point lui qui a volé le revolver du père Jacques. Il n'y a de trace au grenier que celle du père Jacques, fit le juge avec un haussement de tête significatif. Il se décida à compléter sa pensée. Le père Jacques était avec Monsieur Stangerson. C'est heureux pour lui. Alors, quid du rôle du revolver du père Jacques dans le drame Il semble bien démontrer que cette arme a moins blessé Mlle Stangerson qu'elle n'a blessé l'assassin. Sans répondre à cette question, qui sans doute l'embarrassait, Monsieur de Marquet nous a appris qu'on avait retrouvé les deux balles dans la chambre jaune, l'une dans un mur, Le mur où s'étalait la main rouge, une main rouge d'homme, l'autre dans le plafond. Oh, « Oh, Dans le plafond ?» répéta Mivoire Oultabille. « Vraiment Dans le plafond Voilà qui est fort curieux. Dans le plafond ?» Il se mit à fumer en silence, s'entourant de tabagie. Quand nous arrivâmes à épiner sur Orge ?» Je dus lui donner un coup sur l'épaule pour le faire descendre de son rêve sur le quai. Là, le magistrat et son greffier nous saluèrent, nous faisant comprendre qu'ils nous avaient assez vus. Puis, ils montèrent rapidement dans un cabriolet qui les attendait. « Combien de temps faut-il pour aller à pied d'ici au château du Glandier ?» demanda Rouletabille à un employé de chemin de fer. Euh, « une heure et demie, une heure trois quarts sans se presser, » répondit l'homme. Rouletabille regarda le ciel, le trouva à sa convenance et sans doute à la mienne, car il me prit sous le bras et me dit « Allons, j'ai besoin de marcher. »« Eh bien, lui demandai-je, ça se débrouille ?»« Oh » fit-il. « Oh, il n'y a rien de débrouillé du tout. C'est encore plus embrouillé qu'avant. » Il est vrai que j'ai une idée. Dites-la. Oh, je ne peux rien dire pour le moment. Mon idée est une question de vie ou de mort pour deux personnes au moins. Pourriez-vous être complice Je n'y crois pas. Nous gardâmes un instant le silence, puis il reprit. C'est une veine d'avoir rencontré ce juge d'instruction et son greffier. Hein Que vous avais-je dit pour le revolver Il avait le front penché vers la route. Les mains dans les poches, il sifflotait. Au bout d'un instant, je l'entendis murmurer Pauvre femme C'est Mlle Stangerson que vous plaignez Oui, c'est une très noble femme, et tout à fait digne de pitié. C'est un très grand, un très grand caractère, j'imagine. J'imagine. Vous connaissez donc Mlle Stangerson Moi, pas du tout. Je ne l'ai vue qu'une fois. « Pourquoi, dites-vous, c'est un très grand caractère ?»« Parce qu'elle a su tenir tête à l'assassin. »« Parce qu'elle s'est défendue avec courage et surtout, surtout, à cause de la balle dans le plafond. » Je regardai Rouletabille, me demandant in petto s'il ne se moquait pas tout à fait de moi ou s'il n'était pas devenu subitement fou. Mais je vis bien que le jeune homme n'avait jamais eu moins envie de rire et l'éclat intelligent de ses petits yeux ronds me rassura sur l'état de sa raison. Et puis, j'étais un peu habitué à ses propos rompus. Rompus pour moi, qui n'y trouvais souvent qu'incohérence et mystère, jusqu'au moment où, en quelques phrases rapides et nettes, il me livrait le fil de sa pensée. Alors, tout s'éclairait soudain. Les mots qu'il avait dit, et qui m'avaient paru vides de sens, se reliait avec une facilité et une logique telle que je ne pouvais comprendre comment je n'avais pas compris plus tôt. En complément de programme, tiré de compte du pays gallo d'Adolphoret, les éditions de l'avenir présentent la marquise de la baguette. Légende. Le château des Fontaines, ainsi nommé à cause des nombreuses sources qui l'entourent, est situé au haut du bourg de Gare, dans le canton de saint aubin daubigny Il est présentement bien délabré, bien misérable, tandis qu'autrefois son aspect était imposant, avec ses deux grosses tours dans lesquelles se trouvaient des escaliers conduisant à tous les étages. En outre, la façade, Les cheminées et d'élégantes tourelles étaient ornées de sculptures que le temps a fait disparaître. Ce château fut édifié au milieu du 15e siècle par un membre de la famille de Pierre Landais, grand trésorier du Duc de Bretagne, François II. Après avoir été ministre et favori de ce prince, Pierre Landais fut pendu en 1485. Le malheureux, qui était enfant du peuple, avait aboli un grand nombre de droits féodaux, favorisé l'imprimerie, le commerce et, justement pour cela, s'était attiré une inimitié de presque tous les seigneurs bretons. Ceux-ci réussirent à soulever le peuple de Nantes contre lui et le duc, son maître, eut la faiblesse, pour ne pas dire la lâcheté, de le livrer à l'émeute. L'Andais était né à Vitry, où l'on montre aux touristes qui vont visiter cette ville la curieuse maison qu'il habita. Mais revenons au château des Fontaines, sous lequel, dit-on, se trouve des souterrains, qui communiquaient jadis avec le château de la Provotée, aujourd'hui disparu, et avec celui du bordage, dans la commune d'Hercy, près Liffré. On affirme, mais nous n'en croyons rien, qu'Anne de bretagne irisida. Y Il a été trouvé à différentes fois dans ce château, d'abord un pot de terre rempli de pièces de six livres, puis, dans les murs, Des pots en fer vides qui ont dû renfermer un trésor dérobé, et enfin, dans des ruines, il y a quelques années seulement, plusieurs pièces d'or et d'argent de diverses époques. On raconte, aux veillées d'hiver, un récit dont le fond est authentique. Le voici, tel que nous le tenons de la bouche d'un vieillard du bourg même de Gaard, appelé le père Herbert. Ouais. À la fin du siècle dernier, le château des Fontaines appartenait à une marquise dont on a oublié le nom parce qu'elle était plus connue sous celui de Marquise de la Baguette. Ce sobriquet lui venait de ce qu'elle obligeait tous ceux qui l'approchaient à lui obéir sans réplique et, comme on dit à gare, à marcher à la baguette. Le Colombier des Fontaines renfermait un nombre considérable des pigeons qui s'en allaient piller les moissons des infortunés vassaux de la Marquise. L'un de ces derniers, appelé Laurent, en voulant chasser ses oiseaux d'un champ de blé noir, eut le malheur d'en tuer un d'un coup de pierre. La Marquise de la Baguette, pour s'indemniser de cette perte, S'empara de la prairie de la Baraté, la plus belle de la propriété du sieur Laurent. Celui-ci, furieux, voulut se venger. Armé enfin d'un fusil, il alla, un soir, se poster dans les bosquets du jardin des Fontaines. Et, pour attirer l'attention de la marquise sans être vu, il y réussit en sifflant un air familier aux garçon d'écurie. Aussitôt, la baguette présenta à sa fenêtre une lumière à la main, criant de toutes ses forces Un coup de feu répondit à ses paroles et l'étendit morte dans sa chambre. Ce fait se passant en 1784 et Laurent, ayant été soupçonné de cet assassinat, se sauva par les souterrains jusqu'au château de bordage et, de là, passa à l'étranger. La révolution lui permit de revenir en France et de rentrer en possession de ses terres. Le château des Fontaines fut vendu comme bien national. Et ainsi se termine cette troisième émission de la troisième série du podcast des éditions de l'avenir. N'oubliez pas que vous pouvez trouver nos émissions sur la page qui lui est consacrée sur Canalblog l'avenirpodcast.canalblog.com ainsi que sur Soundmap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, via le Miro guide, partiellement sur Stitcher et Radio H2O. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Google+, et Facebook. La musique utilisée en cours d'émission est habituellement de Kevin MacLeod, Incomité.com et Christian Martin. Merci de votre attention et à bientôt.